Ma foi dans la famille al -Bai. Et le messager de Dieu les a commandés, et il a dit, je vous rappelle Dieu dans le peuple de ma maison, 3, point. Et sa mort a été commandée.